Mosaïque Bonjour à tous et bienvenue à cette émission Mosaïque sur Isanganiro. Le gouvernement burundais change de visage depuis le 7 septembre 2022 avec à la tête un nouveau Premier ministre, le lieutenant général de police Gervais Nilakowoucha. Il remplace le général de police Alain Guillaume Ognoni qui était à son poste depuis un peu plus de deux ans. Cinq nouveaux ministres intègrent le gouvernement. Cela faisait un certain temps. Le président de la République, Evariste Ndaichimie, avait déclaré lors de la rentrée judiciaire 2022-2023 à Gitega qu'il y a des personnalités replacées qui ne travaillent pas dans l'intérêt des citoyens. Il disait même qu'il y aurait un plan de renversement du pouvoir par la force. Le débat mosaïque aujourd'hui va porter justement sur ce changement opéré par le numéro 1 burundais, Evariste Naïchimie. Quelle est la valeur ajoutée pour la population et le pays en général Nous sommes avec nous euh, trois invités sur le plateau, tous des responsables des partis politiques. Honorable Pierre Claver Nahimana, c'est le président du parti Sarwania-Frodebo. Bonjour et bienvenue, honorable. Bonjour euh, Radio Sanganiro, Radio et Télévision Sanganiro. Bonjour à toute euh, la population qui nous écoute. Et bonjour à mes collègues avec lesquels on va partager euh, cette euh, émission. Merci. Honorable Agato Ouassa, député de l'Assemblée nationale. Vous êtes le président du parti cnl Congrès national pour la liberté. Bonjour et bienvenue. Bonjour. Je salue aussi mes collègues ici sur le plateau ainsi que les auditeurs et les téléspectateurs de radio-télévision et et puis, nous sommes avec vous, professeur Juvena Ngorguanoussa, président du parti, et merci, eh, Rulenzangemiro, Mouvement pour la réhabilitation du citoyen. Bonjour et bienvenue, professeur. Merci, chère Léonce, merci, chers collègues, et merci, chers téléspectateurs et auditeurs. François Akimana, Désiré Nkounziza et Bertie Mugilaneza assurent la mise en onde. Alain Désiré Boukénéza est à la réalisation et à la présentation, Léonce Bitaliho. Encore une fois, bonjour et bienvenue. Captez Issa écoutez La Différence. le 7 septembre, justement, le 7 septembre dernier, que le nom du nouveau Premier ministre en la personne du lieutenant général de police, gervé Gervais Dilakowoucha, a été voté à l'unanimité par l'Assemblée nationale et le Sénat. Le même jour, il a prêté serment devant le président de la République et les deux chambres du Parlement réunies. Mais d'abord, le parcours du lieutenant général Gervais Dilakowoucha avec notre confrère Oba Nioguru. Le lieutenant général de police, Jarvin Diracobucha, a prêté serment devant le président de la République, le président de l'Assemblée nationale, le président du Sénat, ainsi que devant d'autres hautes institutions du pays. Il a juré de respecter la charte de l'unité nationale, la constitution, ainsi que d'autres textes du pays. Il a aussi juré de défendre l'intérêt du Burundi des citoyens et surtout de préserver l'unité des Burundais. Jervin Didakobucha est né en 1970 en province de Chibitoké, en commune de Rukinanyana. Il était en deuxième candidature dans la faculté de chimie à l'université du Burundi quand éclata la guerre civile de 1993. Il fut contraint de rejoindre Lomaki. Selon le site de la présidence du Burundi, De retour, il poursuiva ses études à l'Université Espoir d'Afrique dans la faculté de droit. Le lieutenant général de police, Jarvin Dilacobucha, a occupé plusieurs postes, notamment à la présidente de la République, au ministère de la Sécurité, au Service national de renseignement, ainsi que dans d'autres institutions. Avant d'être premier ministre, il était ministre de l'Intérieur, du Développement communautaire et de la Sécurité publique. Le même jour encore, 7 septembre, le parti SNDD-FDD au pouvoir a organisé un point de presse pour notamment féliciter le numéro 1 burundais de sa décision. Nancy Ninette Moutoni est les chargé de la communication au sein du parti SNDD-FDD. Le parti SNDD-FTD se joint aux autres Bagoumiabanga et les Burundais en général pour manifester sa satisfaction par rapport à la nomination et à la prestation officielle du nouveau premier ministre, le lieutenant général de police Jervé Nira Kovoucha. Le parti SNDDFDD le félicite que Dieu le guide. Le parti SNDDFDD déclare officiellement qu'il ne tolère à guère tous ceux qui menacent les intérêts de la population et ceux qui font la spéculation. Le parti SNDD-FDD invite le gouvernement à rester vigilant pour l'intérêt public. Il invite également les autorités publiques à condamner tous les responsables de ces actes. Et voilà, vous venez d'entendre ce que nous avons à vous partager pour entrer dans le vif du sujet. Honorable Pierre Claverna Himana, président du parti Savoyne afro La décision du président de la République de procéder au changement d'hommes à la primature et au gouvernement. Cinq nouveaux ministres. Euh, il y a également un nouveau premier ministre. Vous, ça vous fait quel sentiment Effectivement, nous avons assisté euh, cette dernière semaine, à quelques jours seulement, à quelques euh, événements très serrés, euh, qui sont qui ne sont pas faciles à analyser, je dois le dire, parce que dans un premier temps, nous avons assisté à des communications euh, très alarmantes euh, du président de la République qui disait que il y a une menace qui pèse sur euh, le pays, euh, surtout provoquée par des personnalités ou des responsables qui voudraient amener les sécurités au Burundi ou même renverser les institutions. Mmh. Il a dit aussi que ses personnalités menaçaient le développement de la nation burrondaise. Dans un deuxième temps, ça n'a pas passé longtemps, on a vu que le président de la République est passé au remplacement du premier ministre très rapidement. Oui. Euh, on a pris acte. Et dans un troisième temps, dans un temps très court, il a aussi mis en place un nouveau gouvernement. Vous comprenez que c'est beaucoup d'événements qui se succèdent. Les 7 les, les et 8 septembre. Alors, quel est que le sentiment mmh. euh, Le sentiment, c'est que euh, le président de la République, il a voulu, euh, quelles que soient les raisons qu'il a évoquées, euh, il a voulu euh, mettre en place un système de gouvernement qu'il contrôle lui-même. Mmh. Manifestement, si on écoute ce qu'il disait, ça veut dire que les personnalités qu'il a remplacées euh, ne lui convenaient pas. Mmh. Euh, ça veut dire qu'il a mis en place des personnalités qu'il veut contrôler lui-même. Des personnalités qu'il veut contrôler, mais des personnalités aussi qui pourraient mieux rassurer la population, n'est-ce pas alors, <rire> Si c'est pour contrôler, uniquement, c'est pas. Nous, au niveau du Parti Saga nous avons pris acte. <rire> Puisque c'est un choix du président, nous prenons acte. Ce que nous espérons, c'est que ces personnalités-là soient capables effectivement de relever Les défis qui s'opposent au Burundi, parce qu'il ne suffit pas de changer, il faut aussi que ces personnalités affrontent, soient capables d'affronter les vrais défis, les défis de pauvreté, les défis de développement du pays, les défis de gouvernance politique et économique les défis de réconciliation nationale qui sont posés, toujours posés, au Burundi. Là, certainement, on va y arriver, mais en passant, et c'est le, le même président de la République faisait des déclarations eh, dernièrement comme quoi il y aurait des personnalités, vous venez de le dire, replacées qui prépareraient un renversement du pouvoir par la force. La décision, et c'était dernière décision, changement du Premier ministre, changement de certains ministres du gouvernement. Est-ce que ça rentre dans la logique de prévenir Je ne sais pas, parce que euh, si vous écoutez les mots qu'il a utilisé, euh, et même qui sont utilisés par le responsable du parti SNDDFDD, euh, mm -hmm. vous comprenez que ces gens-là, euh, on a utilisé même le mot condamner, les mettre devant la justice. Mm -hmm. Donc ce n'est pas qu'une prévention. Donc euh, ça voudrait dire que ces personnalités-là étaient, étaient passées au préparatif de l'acte. Mm -hmm. Donc euh, dans ce cas-là, euh, il faut être conséquent. Euh, il faut que euh, la population connaisse réellement ce qui s'est passé euh, pour que ces gens-là soient euh, s'ils si si existent euh, si réellement il y a des sous derrière Il faut effectivement, comme vous l'avez dit, prévenir et les mettre devant la justice pour qu'il n'ose euh, plus recommencer des actes de son genre. Parce qu'au niveau du Paris Saint-Yves, nous avons dit nous pouvons pas accepter des actes de euh, destitution du, du président de la République par la force, mm -hmm. par des voies non-démocratiques. Ça, nous ne pouvons pas l'accepter. Les coups d'État, nous ne pouvons pas les accepter. Donc, euh, quelque part, il y a malaise. Est-ce que ce qu'on disait et conséquent avec les actes qu'on est en train de poser C'est ça peut-être qu'on va voir les jours prochains. C'est peut-être là, là où les mêmes questions que je vais poser aux autres intervenants ici. Honorable Agathe Tongouassa, député de l'Assemblée nationale et président du parti CNEL, Congrès national pour la liberté. Votre sentiment, euh, il y a honorable Narimana qui dit que Et il faudrait que la, la population sache connaisse réellement ce qui s'est passé ce qui est derrière cette décision du président de la République changer le le, le premier ministre changer les ministres du gouvernement votre sentiment vous bon euh, tout d'abord je crois que le président de la République a la prérogative de, de nommer le premier ministre et de le démettre de le, de le démettre l'occasion mm -hmm. donc ce n'est pas une surprise qu'il ait est qui rédemit l'ancien premier ministre et nommé à nouveau. Mmh. Deuxièmement, c'est que, comme l'a dit mon confrère ici, on sentait dans les discours du président de la République qu'il y avait un certain malaise au sein de l'équipe gouvernementale. Mmh. Une équipe gouvernementale issue dans ce parti politique. Et même au niveau du remplacement, on est encore une fois dans la même erreur. L'équipe gouvernementale est issue d'un euh, même parti politique, oui, c'est ça Oui. Hmm. L'équipe gouvernementale est issue d'un seul parti politique hmm. et pourtant dans l'serment du Premier ministre, hmm. il dit que il va tourner au doit à, à toute discrimination. Or, la composition de l'équipe gouvernementale déjà, manifeste déjà une, une discrimination flagrante. Hmm. Là, on peut se poser une question. Est-ce que on a foi à la constitution qui nous régit ou bien on dit que on respecte ou on met en pratique la constitution tout en ignorant cette constitution c'est ça en fait le, le, le grand dilemme auquel on est exposé par rapport à, à, la, à la question est-ce que la population a besoin d'être réformée Absolument oui de toute façon on a entendu des fois dire qu'il y avait des gens qui, qui, qui D'ailleurs, à Résivoire, dans les prisons, combien de gens accropissent mmh. sous les allégations d'atteinte à la sécurité de l'État Mais des gens qui prépareraient un putsch mmh. et qui ne seraient pas inquiétés. Alors, on s'imaginerait quelle justice serait au Burundi si jamais les gens peuvent être accusés d'atteinte à la sécurité de l'État. Pour des montages, mais que des gens qui auraient cherché à tenter contre les institutions de l'État puisse peut que ce, ce, ce n'est pas le cas finalement si euh, <rire> oui c'est ça la question que l'on peut se poser raison pour laquelle pour moi je considère que les nouveaux changements opérés au niveau de l'équipe gouvernementale tiennent beaucoup plus à, à l'incompétence et à la fainéantise que le président a dans le a accusé son ancienne équipe gouvernementale que cette histoire de poche ou de complot Auquel cas, je me dirais que le Premier ministre, après avoir entendu les griefs du Président, il n'a pas été prêt à réagir pour proposer de nouveaux ministres capables de répondre aux aspirations et aux attentes de monsieur le Président. Et selon vous, la nouvelle équipe gouvernementale elle va faire mieux que celle d'avant Votre sentiment à propos c'est comment C'est seulement parlant. C'est vous dites que c'est toujours le un, un même parti. Oui. C'est seulement parlant mmh. et là je ne veux pas par quatre chemins. Mmh. Je ne vois pas qu'il y a des améliorations qui vont qui vont se mmh. Parce que le problème ce n'est pas ce, ce, ce n'est pas les individus, c'est le système. Mmh. Oui, si le gouvernement doit travailler sous la roulette du parti, eh bien « Non, vous attendez pas à grand chose mais si le gouvernement doit travailler juste parce que il y a les lois de la nation qui sont là à ce malade d'accord mais déjà si au niveau de la composition du gouvernement on a toujours le monolithisme qui est qui est qui, qui, qui est de mise comme forme de gouvernement j'ai peur que on n'avance pas tellement oui professeur euh, Juvennal président du parti mouvement pour la réhabilitation du citoyen et merci Louenzaro Vous votre sentiment c'est lequel. Bon vous avez commencé cette émission en disant que le gouvernement a changé de visage Oui je veux bien vous croire. <rire> Mais personnellement je pense que nous avons plutôt à faire un, un maquillage un même visage, mm -hmm. un changement plutôt cosmétique, J'avoue que je me serais attendu à ce qu'il y ait un gouvernement beaucoup plus ouvert à d'autres formations politiques. Puisque de toute façon, euh, comme dit souvent le Président, il faut bien qu'on soit ensemble alors pour pouvoir collaborer dans la gestion de notre pays. Cela n'a pas été fait. Mais qu'à cela ne tienne euh, Quatre ou cinq ministres qui sont partis C'était surtout des ministres au centre dans certain nombre de préoccupations, liées notamment au manque d'engrais, au manque de produits de première nécessité, liées au problème de manque de devises, manque d'engrais, euh, fomis. C'était effectivement, ce sont ces ministres qui ont été changés. Et je me réjouis de ce que la, la remise et reprise entre le précédent et l'entrant, euh, les dossiers les plus importants touchent ces domaines-là. Mm -hmm. Tant mieux. Je souhaite donc euh, de la chance à cette nouvelle équipe, mm -hmm. en espérant que les gouvernements peuvent changer à tout moment. Il faut pas que les bourrondais, chaque quand qu'un gouvernement change, ils se fassent de, de, du mal pour rien. Les gouvernements changent. Mm -hmm. Peut-être qu'on changera cette fois-ci en incluant d'autres acteurs politiques. Mmh. Mais sinon, je pense que, euh, il y a un certain nombre d'attentes qui sont toujours là, euh, aussi longtemps que cette constitution est là, la constitution 2018. Nous ne voudrions aimer que la constitution de 2005 perdure, mais c'est la, la constitution de 2018 qui a créé le bicéphalisme. Mmh entre le président et le premier ministre les mêmes causes comment. produisant les mêmes causes produisant les mêmes effets en premier ministre ayant trop de pouvoir plus de pouvoir qu'en président rien n'empêche que même plus tard cela puisse arriver comment est-ce que il a plus de pouvoir que le président de la république il a des pouvoirs très étendus et qui sont dus euh, aux conditions dans lesquelles la constitution 2018 a été votée on a voulu un premier ministre trop fort éventuellement un président plus faible du fait que le président de l'époque se voyait déjà continuer à contrôler le gouvernement comme l'imam iranien et c'est ainsi que quand il euh, y, y a confusion entre un premier ministre et un, un chef du gouvernement et un président de la république C'est d'ailleurs des choses qu'on a déjà observé au Burundi. On a déjà vu euh, de 60 à 65. Nous avons eu six premiers ministres. – À l'espace le, de cinq ans. – À l'espace de cinq ans. Chimpayel, mmh. Guagasoreng, Enandoume, Nya Moya, mmh. Ces gens sont mmh. remplacés mmh. en six, en 6 ans. Mmh. Parce que le NAMI n'acceptait pas les pleins pouvoirs du premier ministre. n'a jamais accepté d'être un roi constitutionnel. Mmh. Lorsque le président Michombélo s'est décidé à nommer le premier ministre Nyamoya, il l'a chassé neuf mois après, dix mois après, l'accusant de quoi De mettre ses intérêts personnels avant les intérêts de la République. Et quand Bagazan désigne le premier ministre Nzambiman, quelques jours après, il a dit qu'un premier ministre n'est pas un concurrent. Et il est parti. Ce qui est arrivé à cette époque peut continuer encore aujourd'hui. Alors que si on avait suivi l'esprit et la lettre d'Arusha, c'était beaucoup plus en pouvoir partagé. Oui. Au lieu d'un pouvoir où les les, les deux, euh, à la tête de l'État, euh, ne cessent de euh, s'imposer comme étant euh, les décideurs. Oui. C euh, ce problème continuera à exister. Si jamais on ne revient pas à une constitution beaucoup plus ouverte à la vertu du pouvoir partagé. Mais finalement, au regard des lamentations, et je vais poser la même question à tout le monde ici, au regard des lamentations qui ont été émises ces derniers temps euh, par le président Burundi, on peut dire que les défis, les défis qui ont été la, le gouvernement aujourd'hui mis en place, et ce sont lesquels selon vous, professeur Les défis sont toujours les mêmes. C'est d'abord le premier défi que même tous mes collègues ont observé, mmh. c'est le défi de l'ouverture. On mmh. ne peut pas continuer à, à considérer que les autres acteurs politiques n'ont aucun mot à dire. Surtout que ceux qui sont au, au pouvoir se plaignaient justement de cette situation de monopole mmh. du pouvoir dans un pays qui a c'est la raison pour laquelle dehors la partie mais c'est vrai toujours milité pour que euh, l'accord d'Arusha continue à guider euh, la politique de notre pays ouvrir la la à la, Vous la allez de l'espace politique de l'espace politique à tous les bundes à tous les bundes qui sont tous des, des patriotes les grands défis sont toujours là nous avons un pays le plus pauvre du monde Lorsque les gens disent « voilà, voici ce sont des statistiques », les gens vous disent « bon, ces statistiques ne tiennent pas compte de la réalité ». Mais c'est la réalité pour tous les pays du monde. Mmh. Et ce même pays, c'est un pays qui vit avec énormément de réfugiés à l'extérieur. Il faudrait que, comme on dit pour le Covid-0, Comme on l'a dit pour le degré zéro de la corruption, il faudrait appuyer avec zéro réfugié. Mm -hmm. Et ça, il faut absolument qu'il y ait des initiatives. Mm -hmm. Des initiatives volontaristes et courageuses pour que de, de, de nouveau nous, ayons, nous soyons à l'odeur de sainte-tête dans la communauté internationale. Pour qu'on puisse effectivement nous aider à sortir de l'impasse. Mm -hmm. Vous savez, la coopération internationale, est inscrite dans la déclaration universelle des droits de l'homme. Je ne sais plus quel article, le 21 ou 22 on dit pour rendre effectifs les droits économiques et sociaux, si les états n'ayant pas les mêmes moyens, les états doivent faire appel à la coopération internationale. Mais voilà que nous sommes barricadés, nous sommes souverains d'accord, mais être souverain dans une misère pareille, ce n'est pas tenable. Je pense qu'il faut qu'il y ait des initiatives et c'est ce gouvernement devrait les prendre afin que euh, nous puissions euh, de nouveau souffler. Je reviendrai vers vous, honorable Pierre Claverna-Imana, président du parti Savoyna-Frodez-vous, pour vous, les défis qui hantent le, le, le, le nouveau gouvernement et même les citoyens, ce sont lesquels. Parce que, de toutes les façons, il y a des attentes de la population face à cette nouvelle décision du président de la République c'est une évidence euh, parce que euh, euh, lorsque le président de la République a prêté seulementment euh, il a parlé de ces défis. Euh, il a euh, donné il a présenté au public euh, un programme pour résoudre ces défis Sans lesquels c'est le défi de la pauvreté de la population qui est très grand et le défi de développement du pays. Mmh. Actuellement, on le sait tous, euh, le pays est classé parmi les plus pauvres de la région. Nous ne parvenons pas à suivre le rythme euh, de développement des autres pays. Et on se retrouve dans des situations très difficile de ce côté-là. Mmh. Donc c'est un grand défi. Qui attend le, nouvel, le nouveau gouvernement Qui attend le président de la République lui-même Lorsqu'il dit, écoutez, il y a des gens qui m'embêtent, Euh, pour travailler, attendez là Il faudra maintenant que les gens qui la portent, qu'ils soient sûrs, qu'ils vont l'aider à résoudre ce problème. S'ils ne le résolvent pas, s'ils ne le résolvent pas, il y aura euh, dans l'avenir de gros problèmes plus grands que ce que nous connaissons actuellement. Alors, il y a un autre défi qui est très important. Euh, on y a fait allusion, c'est le défi de la gouvernance politique et économique. Mmh. Qu'est-ce que ça veut dire Au niveau politique, Euh, tout à l'heure mon collègue il vient, il vient de parler de, du problème de l'exclusion euh, de l'exclusion Le problème de l'exclusion euh, on en a parlé depuis longtemps mais l'on constate que euh, on continue à Euh, mettre en avant cette pratique d'exclusion des autres des, des, des, des autres partis politiques ou même des gens qui ne sont pas dans les institutions euh, on a entendu dernièrement que le, les autorités disent écoutez maintenant on va chercher euh, les cadres les compétences là où, où elles sont mais c'est parce que l'on constate maintenant euh, constate, on de le contraire donc là il y a un problème euh, il y a le problème de corruption il y a le problème de système électoral tiens Parce que d'ici quelques années, il y le système électoral. Il y a le système de coopération avec l'international. Tout cela, ce sont des problèmes de gouvernance qui sont de véritables défis. S'ils ne sont pas résolus, on va se retrouver dans des situation pires que celle dans laquelle nous sommes. Il y a aussi le défi de la réconciliation nationale. Euh, actuellement, on est dans une période où, euh, effectivement, on est en train d'essayer de parler du passé euh, du Burundi. Justement, à travers la commission vérité et réconciliation. Alors, voilà. Hum. Donc, tout ça, ce sont des problèmes qui nous attendent, euh, qui sont sur la table euh, du nouveau gouvernement euh, et qui devra les attaquer euh, pour que tous les Burundais se sentent à l'aise. Sinon, si tous les Burundais ne se sentent pas à l'aise, qu'il y ait encore des divisions, écoutez, tous les plans euh, qu'on prépare, ils risquent de tomber à l'eau parce que un peuple qui n'est pas uni, vous ne pouvez pas prétendre que vous allez le développer. Vous ne pouvez pas euh, demander à un peuple qui n'est pas uni à se développer, ça devient très difficile. Donc, voilà quelques-uns des défis qui attendent au niveau gouvernemental nous leur souhaitons bonne chance. Quelques-uns des défis mais c'est pas c'est pas moins nombreux et je sais pas si honorable Agata Orbassa vous avez quelque chose à ajouter par oui, rapport à ces défis. Ça, ça risque de faire peur si on <rire> si on ignore toutes, les, toutes les défis. <rire> mais de toute façon les, les défis ne nous manquent pas. Mm. Oui, les défis ne manquent pas et pour moi le premier grand défi c'est cette présayance du Parti au pouvoir sur les institutions étatiques. C'est l'énorme défi qui menace tout, somme toute. Est-ce que vous pouvez expliciter en fait Si je devrais expliciter, Et tenez, tenez mais le garder Vous avez entendu, entendu le passage où le Parti du, le parti du Président dit avoir fait des concertations préalablement à la nomination du nouveau ministre. Oui. Nouveau premier ministre. Nouveau premier ministre. Comme si c'était une affaire oui. de parti et une affaire nationale. Oui. Mais moi, je me dis, si le président était conscient que c'était un problème national, il aurait au moins informé les autres partis politiques qu'il va consécuter son parti pour un nouveau premier ministre. Oui. Mais voilà, même cette information, on n'a pas eu droit à ça. donc c'est-à-dire que, quelque part... Il y a le, le parti qui tire les ficeurs. Donc c'est le parti qui détermine s'il va faire bon ou s'il va faire ma mauvais. Et si on ne parvient pas à briser ces, ces cordes mmh. du parti sur les institutions, eh bien, je vous dis, ça sera difficile. Parce que tout découle de là Même ces histoires de problèmes d'approvisionnement en ciment, en, en boisson, en sucre, en quoi Allez-y clair. Les grands distributeurs doivent être agréés par le parti. Les nominations aux poste doivent être agréés par le parti. Donc, le parti... Est-ce est... que là, vous voulez dire que les nominations euh, euh, doivent être euh, agréées par le parti Est-ce que c'est est pour insinuer que Et ceux qui sont nommés seraient alors de ce, de ce même parti Bien, mais, mais, mais c'est une vérité qui crève dans les yeux de, des aveugles. Est-ce que vous ne vous attendez pas à des nominations de certains membres du parti sénéle, par exemple, au sein du gouvernement Un jour, parce que les gouvern le gouvernement change, ça change à Je quel moment Ça c'est là peut-être un miracle. Vous avez perdu de l'espoir. ça ça c'est faire un miracle. Le miracle advient quand on, quand on croit, quand on espère que ça arrive. Donc cette cette c'est ça en fait qui, qui est la base de tous les de, de tous les problèmes. Cette histoire de gouvernance démocratique et consort, l'espace politique, euh, le droit d'opinion et la liberté d'opinion tout, tout tout ça. Ça découle de ça combien de fois vous vous organisez des débats comme ça mmh. le Parti de haut pouvoir, pouvoir ne vient pas parce que pour lui son débat c'est de trop parce que disons disons qu il, il viendra un jour il viendra un jour mais il, il, il devrait être là à chaque fois que de besoin mmh. parce que c'est dans l'intérêt de la nation oui c'est dans l'intérêt de la nation il ne faut pas que a uniquement dire que Les gens de l'opposition ou les gens de la société civile sont mauvais, comme ceci, comme cela. Non, il faut engager ce débat justement pour que quand même on comprenne que l'édification de cette nation burundaise, c'est la responsabilité de tous les citoyens. Même l'élimination au poste devrait tenir compte de ce principe. Le mérite, c'est la méritocratie, c'est ça que ça signifie. Mais on remarque que malheureusement, dans les affaires étatiques, c'est le, le militantisme et la partisanelle qui comptent. Mais de toutes Beaucoup les façons, il faut qu'il y ait une cohérence. Il que cohérence pour le, le bon fonctionnement de l'exécutif. La cohérence, ça, ça provient de la coordination. Mm -hmm. Vous avez un programme, vous coordonnez vos équipes, vous donnez les, les remarques où il faut les donner, vous donnez les directives quand il faut les donner. Mm -hmm. Ce n'est que ça. Je ne pense pas que Je ne pense pas que c'est un moment des ministres ici dit seul parti que les choses vont aller mieux. Parce que même euh, l'ancienne équipe était 100% de la FDD. Pourquoi ça pas bien marché J'allais vous poser cette petite question. Euh, les, les relations ou la collaboration qui devrait exister entre le président de la République Et le Premier ministre et les membres du gouvernement, ça devrait être très comment, cette relation, cette collaboration Ça devrait être une collaboration qui manifeste un esprit d'équipe. Parce que le gouvernement doit être solidaire. Le gouvernement doit avoir un même focus. Il ne faut pas que l'Italie regarde de son côté et que l'autre regarde de, de, de, de, de, de l'autre côté. Non, vous devez être tous focalisés sur même chose, dans la même direction. Mmh. Le même objectif. Oui. Premier objectif, il faut juguler la misère parmi la population. Mmh. Qu'est-ce que tu fais toi en tant que ministre de, de l'économie et des finances Qu'est-ce que je, je fais en tant que ministre de l'agriculture et de l'élevage Qu'est-ce qu'il fait en tant que ministre chargé de la sécurité ou je ne sais quoi mmh. Qu'est-ce qu'il fait en tant que Mais tous d'un esprit de répondre à cette question de mettre fin à cette misère criante. Mmh. Deuxième chose, Tous les citoyens doivent se sentir en toute quiétude. Qu'est-ce que fait le gouvernement On ne doit pas regarder dans des, dir dans des directions différentes, mmh. quelles que soient les attributions de l'un ou l'autre. On doit se focaliser, se focaliser tous sur une chose, dans la même, donc avoir une même, visée, une même vision. Mmh. Il faut rendre service à la population. Mais c'est pas ça qu'on observe malheureusement. Le développement, on semble être laissé pour compte Alors qu'on perd les taxes pour que le gouvernement, justement, puisse investir dans différents domaines qui puissent aider le pays à se relever. Maintenant, si ça n'a pas marché, si on pas de corruption, par exemple, qui est champion de la corruption à ce moment Est-ce que ce ne sont pas là ceux-là qui détiennent le pouvoir Est-ce que s'ils si, si si sont détentés du pouvoir et qu'ils sont corrompus, est-ce qu'ils vont combattre cette corruption-là et oui et puis cette solidarité négative malheureusement qui va prévaloir parce qu'on va dire si on laisse une petite brèche aux autres on ne va pas avoir les intérêts qu'on alors il faut les écarter tout simplement, c'est ça le grand danger qui nous guette et je pense que le, le, le, le nouveau premier ministre et le président de la République devraient maintenant s'asseoir ensemble et voir quels sont les défis réellement auquel le pays fait face et déterminer comment nous en sortir. Je rappelle en passant que à travers l'émission Mosaïque d'aujourd'hui, nous sommes en train de parler de, de la nomination du Premier ministre et du remaniement roman, ministériel, un changement qui a été opéré par le Président de la République, évariste Naïchimie. Les 7 et 8 septembre 2022, trois invités sont avec nous sur le plateau. Honorable Pierre-Claver Président du Parti Saint-Royen-Frodebou, Honorable Agaton Guassa, Député de l'Assemblée Nationale et Président du Parti Saint Congrès national pour la liberté, ainsi que professeur Juvenal Ngorguan-Noussa, président du parti Mouvement pour la réhabilitation du citoyen, et merci Roulen Professeur, justement, comment finalement le Burundi pourrait sortir de ces défis Il y a l'honorable euh, Agaton Gwassa qui épingle quelques, quelques éléments. Comment euh, est-ce que le Burundi pourrait sortir de ces défis avec ce nouveau changement à l'exécutif burundais Avec ce nouveau changement que j'ai déjà qualifié de cosmétique, ça va être assez difficile, mais accordons-lui le bénéfice du doute. On pourrait dire que pour sortir de ces défis, d'abord il faudrait euh, qu'ils euh, analysent d'abord pourquoi euh, pendant deux ans rien n'a pu être fait. Il y a euh, le Président de la République qui a annoncé un certain nombre et de promesses. que rien n'a été fait... Et, et, et, et, et, enfin, euh, fait. Sur, sur un certain nombre de domaines. Je veux en citer euh, certains. Le Président de la République, par exemple, a promis de débloquer euh, la question liée à l'harmonisation des salaires et aussi euh, de débloquer la question des retraites. Il a promis que euh, chaque fonctionnel ou travailleur allait bénéficier de son dernier traitement. Oui. Cela fait deux ans, n'est-ce pas Plus de deux ans. Mmh. Ces gens attendent que cela, enfin, puisse se mettre en place. Sinon, ils risquent de croire que, comme son euh, nickel euh, que nous a fait miroiter depuis <rire> 1973, <rire> au Camerounet, il a jamais vu euh, la couleur... Les gens attendent. Deux ans, c'est beaucoup pour nos premiers premiers présidents de la République. Mmh. Le président de la République, même euh, le jour, un jour de fête, lorsqu'il dit « j'annonce que je vais augmenter les salaires de temps, le lendemain, le exécutoire. Premier ministre exécute. Mmh. Parce que le, le, le Premier ministre, quel est son rôle C'est le rôle de l'exécutif, la mise en œuvre, l'effectivité des mesures. On n'attend pas deux ans pour... Euh, Euh, trouver une solution euh, pour les retraiter. Au contraire, on a même observé que il y avait euh, des purement simplement des sabotages. Ici, je donne un exemple euh, que vous allez souffrir de connaître. Je travaille régulièrement à l'Université du Burundi et dernièrement Le ministre des Finances a décidé unilatéralement que le peu que le retraités pouvait avoir mmh. à, en allant à la retraite, il a tout supprimé. Du jour au lendemain, dans une université où les statuts n'ont pas changé, comme si effectivement... Il, il a tout supprimé comment il, il a supprimé les, euh, les indemnités de retraite mmh. des, des travailleurs de l'université, mmh. alors que il les touche depuis qu'il y a un statut qui les a mis en place. Ce statut n'a pas changé et tout bon numéro dit maintenant je supprime. Est-ce est que bien il bien se rend compte de et même s'il fallait supprimer bien ça aujourd'hui je, je, je, je, je, je, je m'excuse même s'il fallait supprimer ça ça devrait non pas le sortir de son cabinet pas passer par l'Assemblée nationale le, le Parlement de disons. Non, non, tout au moins le gouvernement devrait être régulièrement informé, informé. et le président peut être pouvait décider de cela. Vous allez dire que que unilatéral C'est unilatéral. L'université un a C'est une même, même continuité. Et, et, et on, on décide de, de vraiment d'exposer les gens à la misère, à la mort, comme ça tout, une décision d'un ministre. Et ce ministre est parti, je, je, je, je, je lance un coup d'œil euh, au, au remplaçant. Parce que ça c'est quand même très très grave dans une société. sans par exemple... Ce défi, il faut absolument que, pour que ça change, que le président tienne euh, ses décideurs, qui leur disent, voilà, on ne peut pas prendre des décisions qui ne tiennent pas compte de la... Des dispositions, de, des dispositions euh, légales et légales. Ouais. La, mm -hmm. la, la question de l'harmonisation des salaires. Voilà qu'on a inventé une affaire d'experts de, de, Je suis tout à fait à l'aise, j'ai ministre de la fonction publique. On n'a pas besoin d'expert pour calculer les salaires des, des, des, des fonctionnaires, franchement. Et quelqu'un dit, voilà, non, non, euh, il faut attendre. Si on n'a pas les moyens, mais qu'on s'arrange pour les avoir. Peut-être peut qu'on n'en avait pas besoin à votre époque. mais Non, même, même, même aujourd'hui, aujourd <rire> il suffit de se rendre de nouveau acceptable, fréquentable. Il y a beaucoup de bonnes volontés qui vont s'exprimer pour aider le Burundi. Mais le discours « nous sommes souverains dans la misère », ça, les Burundais ne l'accepteront pas longtemps. Honorable Pierre Claverne, Imana, président du Parti Sérénier, rendez-vous. Comment est-ce que le Burundi pourrait sortir de ces défis avec ce nouveau changement C'est une très bonne question. Est-ce que c'est ce nouvel changement qui va apporter des solutions à ces vrais défis que nous connaissons depuis longtemps. Mm -hmm. euh, il va peut-être contribuer, mais euh, pour que ces défis puissent être approchés efficacement, il faut aller plus loin. Mm -hmm. Donc, j'aime dire que euh, il faut mettre en place le président de la République. On peut pas courir derrière des intérêts à la fois, parce qu'on a l'impression que effectivement il y a ce défi de développement du pays. Mm -hmm. et il est sensible à cela. Mais il y a aussi ce défi intérieur de conserver le système. Ça devient antagoniste. Oui. Donc, euh, je pense que euh, il faudrait euh, qu'il fasse un pas de plus pour qu'il mette en place une gouvernance totale pour le développement. Et là, ça demande beaucoup de choses. Il faut effectivement au niveau euh, du programme qu'il a présenté à la population, il faut qu au niveau du plan national de développement, il puisse dire « voilà » les lignes principales c' celle si je veux que ce soit soit fait mmh. donc et pour cela s'il trouve qu'au niveau euh, de son parti politique comme il a il s'est plein les jours passés vous euh, Vous même quand même, les gens qui viennent d'être échangés, c'est de son parti politique. Ce sont pas des gens de, de l'extérieur, de son parti politique. Il faut qu'ils se disent, écoutez, il faut que je retrouve partout, au niveau national et international. Vous savez, il y a des Burundiens qui sont à l'extérieur du pays. Il y en a, mais qui sont venus sur Burundi. On leur a posé la même question de savoir comment sortent de ces défis. Ils ont donné des conférences. Souvenez-vous du Forum national de développement. Euh, qui, il y a eu beaucoup de recommandations qui ont été faites au niveau de toutes ces questions dont on en train de parler. Alors, il faut que le président prenne acte de tout cela et se dise, écoutez, maintenant, je vais mettre une gouvernance pour le développement. La personnes ce n'est qu'un élément parmi tant d'autres mesures qui doivent être prises. Donc, c'est ça qu'il faut faire. Donc, euh, sinon, euh, ça sera vraiment très difficile parce que les défis sont immenses. Merci. Honorable Agaton Lugouasa du Parti CENEL. oui mm -hmm. euh... C'est peut-être la même question, si vous avez quelque chose à, à, à en dire. Et sinon, avec ce changement, quelle sera la valeur ajoutée pour la, la population et pour le pays en général En d'autres termes, en quoi est-ce que les Burundais pourraient s'attendre à ce nouveau changement, par rapport à ce nouveau changement bon, Par rapport à ce nouveau changement, euh, je ne veux pas nourrir l'espoir des gens qu'on qu devra s'y attendre, quoi s'attendre à beaucoup de choses. Parce que on a juste changé de face... Mais le système demeure le même. Donc, si nous voulons réellement avancer, mm -hmm. il faut que le système change. Le système change comment Il faut que la nation soit placée avant toute autre chose. Placer la nation avant toute chose signifie quoi Est-ce que vous allez dire que ça ce n'est pas le cas aujourd'hui Ce n'est pas le cas. Mm -hmm. Dans les paroles, oui. Mais dans les actes, non. Mm -hmm. Parce que dans les actes, s'il si faut placer la nation avant toute autre chose... Mm -hmm. Les institutions ne peuvent pas être l'apanage d'une organisation politique, soit-elle soit forte ou pas. Mm -hmm. Non. Les, les, les compétences, ont les recherche là où elles se trouvent. Je ne pense pas qu'il y a manque, offre des boucs, qu'il y a manque à l'émercie et à toute autre formation politique. Mm -hmm. Mais paradoxalement, il faut recruter uniquement au sein du CNDD-FDD. De Deuxième chose... Il faut que ceux qui sont dans les rouages de l'administration sachent que quand même il y a des règles qu'on respecte. Le professeur vous donne un exemple. Un ministre qui se réveille un bon matin et dit, j'ignore son texte réglementaire, ma décision est telle. Mais c'est l'argent du public, c'est pas son argent. Il est là pour gérer, mais il n'est pas là pour dire sa volonté si les textes sont là il faut les respecter si vous y trouvez en quelconque grief mm -hmm. vous demandez que ces textes soit modifiés et vous faites de vos propositions ou des analyses si vous avez gain de cause tant mieux si vous n'en avez pas vous acceptez que les choses aillent dans le bon sens comme le souhaite plus de vous, plus que vous mm -hmm. oui donc il y a en quelque sorte un tantum qui, qui, qui s'opère ici et là au niveau des institutions et c'est ça en fait qui fait que on n'arrive pas à avancer Donc en quelque sorte le gouvernement le nouveau gouvernement a deux pions sur la planche. Oui, et en groupe. <rire> <rire> en groupe et ce n'est pas seulement le gouvernement parce que le gouvernement aussi doit coordonner mmh. l'administration au niveau territorial et local. Mmh. Il faut, il faut jeter un coup de là jusqu à, au, au, au niveau le plus bas pour voir comment ça fonctionne. Parce que si on ne procède pas de cette manière, on peut bien avoir une bonne équipe gouvernementale, bien soudée, mais si au niveau territorial ça ne marche pas, ça ne va pas avancer. Donc il faut que le gouvernement décide une fois pour toutes la bonne direction dans laquelle il faut aller. Mm -hmm. Il faut sortir hors des sentiers bâti pendant 17 ans où il faut être comme euh, prisonnier du parti. Il faut se libérer et, et devenir des prisonniers de la nation. C'est comme ça qu'on pourra avancer. Professeur Chouvenal de du Parti MRC, la valeur ajoutée est pour la population et pour le pays par rapport à ce nouveau changement. Il y aura euh, valeur ajoutée pour la population mm -hmm. le jour où Justement, les défis qui sont posés à la population seront résolus. Mmh. Si, pour la population aujourd'hui, on lui demande d'abattre les arbres, on lui dit de garder les vaches chez soi, mmh. on ferme le marché pour qu'il n'aille pas chercher un peu d'argent pour acheter les cahiers, mmh. et eh bien, ces mesures-là sont anti-population. Il faut que euh, le gouvernement puisse résoudre ces questions de tous les jours. Mmh. Aujourd'hui, nous parlions du carburant. Hein euh, tout le monde a été peut-être en retard à cause, un à, à cause du carburant. On mmh. nous a dit, c'est terminé, j'ai pris les choses en main, aller sur les stations d'essence. La même question. Mmh. Euh, on a décidé le jour même du remaniement ministériel qu'on allait cette fois-ci accepter que l'on puisse importer de la farine, du maïs, etc. Le jour même de, de du remaniement, tiens. Euh, j'espère que ce sera suivi des faits mmh. mais pour le moment pas de sucre rien du tout pas de produits bradis mmh. c'est vraiment' là. alors que ces produits sont vendus dans tous les pays de la région mmh. nous avons un ministère du commerce nous avons des gens qui, qui font qui sauient les frontières ce sont ces ministres là on les attend mmh. euh, sur ce, ce terrain là Il y a des mesures qui sont probablement pas les plus urgentes que l'on prend. Mmh. Le président de la République a l'avantage d'inviter souvent les présidents des partis politiques, avec nos collègues, nous allons souvent, à ces réunions. oui Dernièrement, nous avons soumis un certain nombre de désidératas. Mm -hmm. Notamment, par exemple, libéraliser le marché de devises. Ce n'est pas encore fait, et pourtant, nous l'avons dit depuis longtemps. Est-ce qu'il avait promis Il avait promis, bien oui. sûr. Nous lui avons euh, euh, demandé, par exemple, que... Euh, toute cette question liée aux provinces et communes, que c'est la, la, la ressource des provinces et communes qui reviennent vers nous, mm. les, les responsables politiques, pour qu'on en discute et que les mesures soient prises en tenant compte des désidérateurs des uns et des autres. Mm. Nous devons poser la question de des élections. J'ai l'impression qu'en préparant la réunion, par exemple, il s'attendait à ce qu'on dise que l'on commence à cotiser pour les élections. Les partis politiques, qui sont tous là, mes amis. Nous avons dit non. En, en voyant la situation de misère de la population du monde, il faut que chaque année, on puisse voter en budget pour qu'on puisse, euh, d'ici trois ans, organiser les élections. À défaut, fait, euh, faire appel à la communauté internationale qui nous demande qu'à nous aider, mm. au lieu de, de toujours demander de, de, de, de, de, de l'argent un peu à un peuple qui en manque de tout <rire> il a dit bon je vous ai entendu on va voir et prenez la question des je parlais de, des réfugiés parce que tout ce que nous sommes en train de dire aussi longtemps que les bonbon ne se seront ne se sentiront pas chez eux comme un poisson dans l'eau on peut euh, prendre des mesures de développement mais pour qui La, le bon voisinage et la coopération internationale sont les piliers de notre diplomatie. Depuis quand tente-t-on de revoir les, les, les relations avec notre voisin au Rwanda mmh. Ça fait plus d'une année. Même le premier monsieur le est venu ici. Qu'est-ce qui cloche Pourquoi ça ne marche pas mmh. Est-ce que nos compatriotes de Mabaï, de Musigarati, qui vendaient euh, son, ses tomates au Rwanda, Il n'a pas besoin d'argent. Et pourtant, quand on va vers lui, on lui dit, voilà, euh, tu es... Il, il faut bien qu'il qu ait de quoi manger. On ne peut pas continuer à dire, voilà, que chacun ait sa poche garnie d'argent, que <rire> chacun ait une bouche qui puisse se nourrir, lorsque justement tout manque. <rire> et oui. Je vais poser une question, une question... Euh à tout le monde ici là, il y a le temps qui presse et l'émission oui. temps euh, vers la fin oui. c'est un appel à lancer à la nouvelle équipe gouvernementale au président de la République et premier ministre et les membres du gouvernement et un appel que vous pourriez leur lancer honorable euh, Pierre Claver Naïman du parti Savaniya Frodebou euh, l'appel que je devrais lancer devrait le assez au président de la République euh, surtout parce que c'est le chef <rire> donc euh, de tout ce monde là Euh, donc c'est le chef euh, du gouvernement je m'imagine euh, hormis les questions dont on a parlé de bicéphalisme, mais il reste le chef quand même euh, c'était incontestable donc si euh, je lance le même appel que j'ai lancé tout à l'heure, je dis il faut qu'il franchisse le pas, il faut que le président de la république franchisse le pas et mette en place, commence à penser à mettre en place une gouvernance générale basé, orienté vers le développement de la nation. Mm -hmm. Donc, ne pas penser seulement aux individus, non, et ne pas penser seulement aux partis. Bon, il faut qu'ils pensent de façon générale pour voir le développement intégral de la nation. Parce que ce, le, le grand problème que l'on a, c'est le sous-développement, c'est la pauvreté. Mm -hmm. Donc, là, il faut qu'il voient large, et non pas uniquement euh, au niveau des, des individus. Voilà donc l'appel général que je pourrais lui lancer. Il a dit, écoutez, je de mon côté une équipe que je contrôle, et c'est bien. Mmh. Mais maintenant, il faut qu'il aille plus loin. Il pense à une vision globale et qui se dote de tous les moyens nécessaires, les moyens politiques, les moyens économiques, les moyens sociaux, pour euh, effectivement que ce pays sorte du sous-développement. Agatol mmh. Je dis la même chose peut-être dans l'autre terme. Oui. Parce que le président de la République est le garant de la Constitution. Oui. Les institutions sont mises en place conformément à la constitution. Et dans cette constitution, nulle part on recommande au président ou à son gouvernement d'exclure les autres. Nulle part. Au contraire, la constitution les invite à cimenter l'unité entre les Burundais, notamment dans la gestion de la chose publique. Alors, Si je devrais paraphraser mon, mon collègue ici, oui. je demanderais au président de la République et à son équipe gouvernementale d'ôter les yeux du CNDD-FDD et de mettre les yeux du citoyen patriote. Est-ce que c'est possible de doter les yeux de ce parti Oui. <rire> Parce que là, ils doivent être au-dessus de la mêlée. Ils sont là avec des charges d'une nation n'ont pas d'un groupe d'individus qui peut être étiqueté parti X Ou bien, X. Peut, ou bien oui. il peut faire les deux garder un oeil sur son parti et garder un oeil sur la sur la nation Garder un oeil sur son parti ça ne vaut, vaut pas la peine parce qu'après tout, mmh. le parti a ses responsables mmh. Oui, lui il est là pour tout le monde mmh. pour tous les Burundais chaque Burundais, mmh. indistinctement attend de lui mmh. attend de son équipe gouvernementale que ces défis de misère, que ces défis de, de, de marvélisation économique, de corruption et autres soient levés. Mais il met en exécution le programme, de, de projet de, de société de, de son parti. Mais le projet de société de son parti, ce n'est pas de faire du de, de, de, de la popularisation. Mmh. Non. C'est justement se préoccuper des problèmes des citoyens pour permettre à ces citoyens à se relever. Maintenant, il ne faut pas qu'il soit prisonnier du parti, mais il faut que il soit au-dessus de la mêlée. Et en Kirundi, on, on dit, mais c'est ça signifie quoi Le père de la nation. Le père de la nation, ouais. le père de la nation doit se préoccuper de tous les citoyens. Il ne peut pas être distrait par par son cousin, par sa parenté, non. Il doit être là, au-dessus de la mêlée. L'équipe gouvernementale les autorités administratives à tous les échelons doivent se démarquer des groupes dont ils sortent. Il est issu de tels groupes de telle formation politique, mais dès qu'il a des responsabilités au niveau communal, provincial, national, il doit ôter son, son costume de son parti et revêtir le costume national. Il est chef pour tout le monde. On a des attentes... Deux parts, de, de, de part, le, le poste qui l'occupe, indépendamment de ce que nous sommes. Et donc, c'est ça qu'il faut, c'est le changement en fait qu'il faut arriver à opérer. Mais là, vous parlez, vous semblez parler uniquement du président de la, de la non, République. Non, je dis, il, il, il, le, le peut... président de la République, toute l'équipe gouvernementale, et je vais très loin, mm -hmm. même au, au, au niveau des de, de, de, de, de, de autres entités administratives, provinciales, le communales et locales, mm -hmm. Il faut que on perçoive la chose comme telle. Ils doivent être au service de la nation et non être des prisonniers du parti. Professeur Juvenal ngorguano du parti Emersel Benzanguimero. C'est très facile. Je demande au président de la République d'appliquer sa propre devise. Tous ensemble, nous y parviendrons. Tous les communes, tous les villes à et l'appliquer tout le monde, ça ne veut pas dire un seul parti. Mm. Ce sont tout tous les monde le qui appartiennent à nos partis mm. ou pas. Car euh, il, il, souvent, ils dit voilà, je vais faire appel aux compétences, mm. quelles que soient euh, les partis ou qui n'appartiennent pas à des partis. Mais ce qu'on voit sur le terrain, c'est qu'il y a toujours ce visage partisan. Mm. Et ce que je demande au président de la République, je lui demande de l'inculquer à ses collaborateurs, parce que tout vient d'en haut. Je vous demande de pratiquer les vertus du pouvoir partagé, mmh. c'est-à-dire que tous les Burundais, sans exception, ont droit de prendre part à la gouvernance et au développement de notre pays. Mmh. Je vous demanderai surtout, pour que tout ça soit possible, de continuer à lutter pour l'unité nationale. Je ne sais pas si vous avez écouté les ministres le pouvoir. Premier ministre, tout le monde dit « je vais tout faire pour l'unité nationale mmh. ». Mais ce sur le terrain, on n'a pas l'impression que, que c'est cela qui est valorisé. Il euh, y a même euh, parfois des tendances euh, où on voit qu'effectivement, le discours de nature à saucissonner notre société, parfois se donne libre cours. Mmh. Mais en particulier, il faudrait que le président de la République oriente, par exemple, toutes les initiatives en vue de la commission vérité réconciliation dans le sens de réconciliation d'insister sur la réconciliation, réconciliation. Oui. Et, et pour éviter effectivement qu'il y ait des bons et des mauvais pour éviter aux populations, aux générations futures de continuer à penser qu'ils ont été stigmatisés Merci professeur Juvenal Ngorguanoussa je rappelle que vous êtes le président du parti Mouvement pour la réhabilitation du citoyen. Et merci merci d'être venu. Merci de votre contribution à cette émission. Merci à vous Merci à vous, honorable Pierre Claverna Himana, président du parti Soranya-Frodeboux, Front pour la démocratie au Burundi. Merci d'avoir été des nôtres. Merci de votre contribution. Merci euh, à Radio-Télévision Sangha de m'avoir invité dans cette émission très importante pour notre nation. Merci. Et merci à vous, honorable Ada Torghasa. Euh, vous êtes le député de l'Assemblée nationale, président du parti cNl Congrès national pour la liberté. Merci d'être venu. Merci d'avoir contribué à cette émission. Merci à Radio-Télévision Sangha pour avoir pensé à moi dans cette émission. Merci à mes collègues pour avoir échangé et merci à tous les auditeurs et téléspectateurs de Radio Télévision Ganirô. Merci. Ainsi s'achève l'émission Mosaïque pour aujourd'hui. Merci à tous et tous de nous avoir suivis. Je dis également merci à Alain Désiré Vokeneza pour la réalisation, à la présentation vous étiez avec Léonce Bitariho. Restez branchés, nos programmes continuent sur Isanganiro. À la prochaine. Mosaïque Thank you.